Cinq heures du matin mais tu me réveilles Je t'en supplie mais c'est un peu la radio Sinon les voisins très bientôt te diront pareil Je t'en supplie mais c'est un peu la radio J'étais en train de rêver Enfin je dormais en paix Ça ne pouvait pas durer Tu me l'as prouvé pour ne pas changer 7 heures du matin, à nouveau, je te dis déjà Je t'en supplie, mais c'est un peu la radio On est tous les deux en voiture, mais tu remets ça Je t'en supplie, mais c'est un peu la radio Est-ce que c'est bientôt fini Est-ce que c'est bientôt fini Réponds au lieu de cibler, au lieu de chanter Les derniers succès, autant que toi ne l'oublie pas Son j'aime Halide et les autres aussi, oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit. Autant que toi, ne l'oublie pas, oui, j'aime Hugo Frey, j'aime bien Antoine avec ses et ses chemises à fleurs, son harmonica et ses cheveux longs à la Dalida. Est-ce que c'est bientôt fini Réponds au lieu de siffler, au lieu de chanter les derniers succès Autant que toi, moi j'aime Christophe, j'aime Claude François Hervé Villar et aussi Chela J'aime les Beatles et tutti quanti Oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit Je t'en supplie bij sempre.